Unité 0, bilan, exercice 7. Écoutez. Barrez les lettres non prononcées. Indiquez les enchaînements. A. Elle s'appelle Zaz. B. C'est une artiste. C. Elle aime le kung-fu.